لا الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد الناصر الحق بالحق, بالحق. والهادي إلى الله المستقيم وعن آله حق قدره أكبر صدري وييسر لي أمري وحلو العقدة من لسان يقظي قولي سبحانك إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجبار الكريم السلام عليكم الله وبركاته شرف عنديو شرف عنديو نسّر نسّر de vous adresser à vous par l'entremise de la radio sud efémi 102.0 qui est suivie ici à Thiès mais aussi dans la sous région en Gambie, en Mauritanie et dans d'autres régions mais c'est aussi suivi internationalement car par des internet un peu inchallah sur le euh, sud nous tiès nous, nous en avons la preuve car il y a des frères qui sont en France Allah, qui sont donc nous saluons tout le monde nous saluons le monde entier nous saluons euh, tous les musulmans et nous les félicitons l'occasion le de la célébration de la naissance du de glimabî des créatures nous vous amenons aussi la salutation et les bénédictions du Khalifa de même que son frère Et président du comité d'organisation du Mawdib, Hadou Hussein Ndéguen et s'aménagement chargé de, de l'organisation euh, au niveau de, de la communication et de l'information euh, nous, nous, nous nous adressons nos salutations accompagnées de nos focus pour les quelques minutes de retard que nous avons eues et qui ne sont pas euh, qui ne sont pas liées à notre volonté Euh, mais c'est des contraintes plutôt, Inch'Allah. Nous en excusons, parce que nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui nous attendaient, qui attendaient notre honorable invité qui est avec nous. Euh, nous saluons comme euh, d'habitude de ce femmes, incha'Allah, en commençant par euh, le directeur, M. Mamadou euh, Diakhaté, en passant par les journalistes, euh, M. Ndawou, M. Souba Balakar. Euh, M. Moumadou, inchallah nous saluons aussi notre frère bien-aimé, l'homme au sourire euh, Mohamedien, le, grand, le frère le bien-aimé. Euh, Mamadunyan, plus connu sur le sous le nom de Ligue Faterne. Nous sommes tous les de cette emplois et tous les diésirs, Inch'Allah. Comme d'habitude, nous présentons nos félicitations, Inch'Allah, à tout le quartier Kermamelage. -quart en ce moment précis, Inch'Allah, ah. l'essence du bourde euh, continue. Aujourd'hui, c'est Al-Hadi Muhammad Bah qui est en train de. de de de de de faire un exposé sur la kalima al masharrafa cest c'est-à-dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah cette kalimat que le prophète sallallahu alayhi wasallam ce mot ce vocabulaire que le prophète sallallahu alayhi wasallam avait amené et qui avait été à la source de de de de de la dislocation de de de de de du chamboulement de de de de de du changement Du, du changement de la métamorphose qui qui qui qui se sont opérés en Arabie et dans le monde c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un Dieu c'est Allah subhanahu wa taala et que Mohamed est son envoyé cette parole est la cause De, de tous les problèmes que les Sahaba ont, ont eu à ren rencontrer. Mais ces paroles aussi, c'est la parole qui a libéré tous les hommes de l'esclavage, de l'homme envers l'homme, pour que tout le monde soit esclave d'Allah, serviteur d'Allah. C'est cette kalima-là qui est aujourd'hui euh, l'objet de l'exposé que, que fait exactement le frère Al-Hadi Mohamed Ndiéganba. Nous demandons à Allah subhanahu wa de l'aider et de l'assister. Et nous saluons tous les habitants de Kermamilaj. L'imam Al-Adihan qui dirige le bord de nous, nous saluons également les, tous les habitants du quartier Tahríka, qui Madina, Kanavala, Djmaa. Nous saluons tous les dignitaires de Tahríka, El Hadji, Moussa Gay, l'Imam Hadib, Baba Kerdjouf. Nous saluons toutes les familles, les les les familles qui sont là-bas, les, les familles Sissé, les familles Gay, les familles Diop, les familles Mbaye, les familles, familles Djouf. Toutes les familles qui ont toujours accompagné, qui ont toujours été des compagnons fidèles au Vénère Al-Hadi Ahmed Barone Djegen mais aussi au Qutbu Al-Hadi Mohamed Dugan Abdiallahu Ta'ala Nous saluons tous les habitants de Tahkev, nous saluons tous les dignitaires, tous les notables Al-Hadi euh, Papsi, nos valeurs-pères qui, qui sont là, qui, qui, qui, qui continuent toujours à... maintenir à tenir le <musique> flambeau de la lumière du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le C'est la même chose nous. Nous saluons la famille la famille d'Al-Hadishaq la famille dal Bulud, la famille nous nous saluons la famille d'Al-Hadi toute sa famille, nous saluons la famille d'Al-Hadi, Idriss Ndoy le grand maquadam mohamed hadi nous saluons Al-Hadi, Bab Khoate nous saluons exactement Sourna Fat Kunto et sa noble famille et nous saluons tout le monde, les gens même qu'on a oublié, nous, nous les saluons nous les, aimons, nous les aimons, nous leur disons félicitations, nous, nous leur disons honneur à vous, honneur à vous qui aimez le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam nous saluons exactement les habitants de de grande la famille de Al Tamsir Ndiaye la famille de Al Aliba nous saluons notre père bien-aimé le le fils du du du du du Al Hadji Amadou Yoron, qui est le fils d'Al-Hadji Cheikh Omar. Ndegen. Nous nous saluons nous, nous saluons exactement la, aussi la famille de, du, du, du valeureux, du véridique Al-Hadji Abdelazak, Ndegen, qui est ici à 10 e nous saluons les, les, les, les villages environnants, nous saluons euh, le, euh, et toute sa, la communauté de Fandane nous saluons Kassar Badian là où réside, le fils d'Al-Hadji nous saluons Père Al-Hadji, Baïfal Konate nous saluons Gots Kamourifal, Gaïtéréngai, toute sa famille, le le le le de l'uran, nous les saluons, tous les serrures de cette zone là, les amis ben mon on l'uran, les saluons inshaAllah, bonne journée Du prophète Sédan Mohamed Sallallahu Wasallam. Nous saluons tout le monde. Donc euh, aujourd'hui, comme, vous, comme euh, sur les femmes vous l'a promis, comme nous vous l'avons promis, nous avons l'honneur de recevoir ici euh, un frère, un frère qui partage avec nous ce qui est le plus cher au monde, c'est-à-dire la foi. La foi à Allah, la foi en le prophète Mohamed Sallallahu Alaihi Wasallam. Il vient de la France. Inch'Allah, on va pas tarder. à lui donner la parole pour que, Allah, il se présente à nous comme ça, Allah, on va on va, euh, on, va euh, on va continuer la discussion sur d'autres points parce que inshallah, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à partager. Inshallah, après ça, on va ouvrir le téléphone pour que frères musulmans soient ici communiquer avec lui pour puisse lui poser des questions, puisse parler avec lui, lui aussi qu'il puisse... avec eux, montrer que l'islam n'a pas de frontières, l'islam n'a pas de clivage, pas sur la, la, la race ou bien euh, l'ethnie ou bien euh, la, la, la, la richesse ou bien la pauvreté. L'islam c'est la religion de tous les êtres humains. C'est la religion De toutes les créatures, Muhammad صلى est envoyé de manière universelle son un message universel et nous avons la preuve aujourd'hui. Je vous avais dit que universel aujourd'hui sur les FMTS vous, vous offre une preuve. capable, tangible, une, une preuve concrète de l'universalité de l'islam et de l'universalisme auquel l'islam a, a toujours tendu. Je, hier je vous avais dit que il y a quelque chose qui s'est passé il y a quelques temps. Il y a un, un, un homme, un homme, un Africain qui est décédé, qui est décédé et qui a fait l'unanimité dans le monde. Je veux nommer euh, Nelson Mandela, il est décédé. Mais il y a Une parole, il y a une parole que j'ai entendue et qui m'a fait, euh, qui, qui, qui, qui m'a un peu bouleversé. Parce que j'ai entendu le président des États-Unis d'Amérique, M. Barack Obama. Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit Nafon Mandela est le dernier grand homme de l'histoire. Ça fait peur. ça fait peur moi pour, pour moi pour lui il, a, il était en train de faire des éloges sur Nelson, Nelson Mandela mais pour moi il a il a il a, il a sifflé la fin, de la, la fin de la récréation dans le monde il a il a, il a donné une alerte il a il a appuyé sur l'arme la, sur pour dire au monde attention le monde tire vers sa fin parce qu'il a dit que c'est lui le, le dernier grand homme de l'histoire les gens n'ont pas fait attention à ce qu'il a dit Ça signifie que le monde est fini. Ah, je pense pas, ah, non. Et il reste beaucoup de choses parce que ah, oui. tant qu'il y, y aura des gens qui vont s'abreuver dans la lumière du prophète Mohammed, il y aura des grands hommes dans, dans, dans le monde. C'est ça. Inch donc, uh, Incha'Allah, on va parler de ça. Donc, uh, je vais lui donner la parole. Le uh, uh, frère Seyfoula, uh, qui va se présenter à vous, qui va parler un petit peu, en quelques minutes de. Euh, là où il vient de, de, son, de, de sa jeunesse, comme ça, après, inchallah on va rentrer dans le vif du sujet qui est l'islam. L'islam dans le monde entier, de façon spécifique, l'islam en France, l'islam à Paris, l'islam en Europe, Inch'Allah. Euh, Chers frères, vous avez la parole, vous tout le monde entier, vous écoutez, inchallah Merci beaucoup, merci beaucoup, Cyril de cet accueil. de cette présentation que vous avez fait euh, à tous nos auditeurs. Merci à la radio Sud FM, encore une fois, de nous, de nous recevoir. Donc, je me présente. Mon nom est Saifullah. Je suis de France, euh, reconverti à l'islam depuis près de 20 ans, maintenant. Euh, donc, je viens de France, mais je suis originaire des Antilles, de la Guadeloupe, plus précisément. Donc euh, l'islam touche vraiment le monde. Ouais. Mais est-ce que vous, vous, des vous pouvez nous dire quelque chose sur, sur les Antilles, sur euh, la Guadeloupe Parce que nous, quand on entend les Antilles, quand on entend Guadeloupe, on, on pense sur, sur le champ à Thierry Henry, on pense euh, à Liliaturane, euh, on, on pense euh, à Chichou, on pense au piment aussi. Ah, parce oui. que le piment entier, <rire> tout, tout le monde connaît ça. Donc parlez-nous un peu de, de la Guadeloupe, de, de, des Antilles, un petit peu. D'accord. La Guadeloupe. La Guadeloupe euh, qui est une île située euh, dans le sud des Amériques, euh, euh, de l'autre côté de notre continent. Mm. Ah, une petite île, mais une île euh, très belle, que j'apprécie beaucoup, qu'on apprécie beaucoup. Je pense que beaucoup de monde l'apprécie, je ne suis pas le seul. Mm. Donc, euh, pour parler un peu de la Guadeloupe euh, et de ma relation avec euh, Allah, donc l'islam... Euh, C'est une île qui est euh, aujourd'hui, euh, euh, on va dire, pour moi, euh, accablée, accablée par euh, euh, par, par euh, des choses qui, qui, qui sont, euh, on va dire, on va dire, pour moi, qui sont des, des choses qui, qui ralentit et qui empêchent le développement quelque part, le développement de de, de, de la foi. chez les hommes mmh. et chez les femmes, euh, mmh. puisque en fait euh, les Antilles sont un lieu de, de, de réunion, de fêtes, de, de, de vacances. De fiesta. De, fête, de fiesta, oui, tout à fait. Et euh, donc euh, on sait qu'aujourd'hui, tout le monde apprécie la fête. C'est des choses qu quotidiennes qui, qui font qu'on vit, qu'on vit, qu'on est vivant, qu'on se trouve bien dans ce monde. Mais les Antilles, euh, pour moi, en tant que re personne reconvertie à l'islam, c'est euh, une île qui aujourd'hui euh, court un peu, euh, en parlant en parlant religieusement toujours, mmh. euh, court un peu euh, à sa on va dire à sa.. pas à sa perte, mais à, à comment trouver le bon mot, on va dire, on va dire que c'est. C est, c est, Il y a des risques. Euh, beaucoup de risques. Beaucoup de risques. Ouais. On, on, on, on, est, on trouve une île où les risques sont énormes. Mm -hmm. Puisque on trouve beaucoup d'alcool, euh, qui est le rhum. Le rhum, ouais. ouais. C'est la culture, c'est ce les champs de canne, c'est les bananerais c'est euh, euh, tout ça. Mm -hmm. C'est beaucoup d'autres choses. Mm -hmm. Beaucoup de couleurs euh, aussi, beaucoup d'enjoiements. De, beaucoup Mais très peu de fois. très peu de, de, de pratiques religieuses pratique religieuse, ouais. euh, ce qui me semble pas très sérieux mon, mais ça reste mon opinion ouais. ça reste mon opinion et euh, donc euh, ce qu'on veut aujourd'hui pour, pour ces îles parce que dans les Antilles il n'y a pas que la Guadeloupe, il y a aussi la Martinique, d'autres îles qui sont les saintes, euh, la Dominique etc Euh, que je salue s'ils si m'entendent d'ailleurs ouais. je salue tous mes parents euh, tous les antilles en, en, entier et euh, donc euh, voilà c'est est, est une île qui aujourd'hui euh, voilà euh, assez euh, euh, qui se laisse aller on va dire on va dire qui laisse aller les choses et qui On manque de foi, on manque euh, un peu de sérieux dans notre foi et de, de distinction dans tous ces engouements à la joie et à la on, fête. fête ouais, C'est ça. Donc, Merci, Sifula. Donc euh, là, j'ai entendu dans, dans votre propos que euh, vous êtes dans l'islam depuis 20 ans. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre entrée dans l'islam et ce qui, ce qui vous a attiré à cette lumière-là Donc la foi, oui, qui m'a touché, et cela, oui, depuis 20 ans, en, à peu près. Euh, ce qui m'a attiré vers la foi, c'est cette sincérité qu'on y trouve, cette clarté. Euh, c'est euh, des choses qu'on ne rencontre qu pas dans d'autres religions. Pour l'instant, moi, je ne l'ai pas encore ressenti dans d'autres religions, à part dans l'islam. Euh, l'islam euh, l'islam pour moi c'est c'est un une nouvelle naissance un renouveau euh, une, renaissance. une renaissance une renaissance une renaissance pourquoi parce qu'en fait euh, euh, je me suis souvent posé des questions sur euh, ma religion qui, qui était chrétien été, je suis chrétien -chrétien de, chrétien, je oui. suis né chrétien mmh. Alors on m'a baptisé mes parents sont chrétiens euh, Euh, mes frères et sœurs, ma famille. Donc euh, c'est une religion que je respecte aussi, hein, comme toutes les religions qu'on qu respecte. Hein, mais euh, je n'y ai pas trouvé l'engouement, la sincérité, la clarté, la lumière. Euh, de l'islam et les réponses que et les réponses tu... ouais, sur, aux sur questions boutons, sur la vie que tu te posais depuis que tu étais voilà. jeune ah oui ouais. les questions existentielles que tout le monde se pose ouais. pourquoi on est là vers quoi on va d'où euh, on vient, on vient euh, et euh, voilà vers quoi on tend mmh. vraiment mmh. donc euh, voilà cette rencontre avec la foi l'islam et et et, et, et, et euh, sa sincérité sa lumière et euh, son son parcours parce que il a un parcours il y a une histoire mmh. l'islam a une histoire mmh. donc euh, euh, donc euh, c'est ça je suis je suis entièrement plongé aujourd'hui dans dans, euh, dans ma foi dont ma venue euh, et, et, et euh, mon invitation à à, à Thiès Sénégal aujourd'hui et j'en suis vraiment euh, très ravi puisque justement je retrouve et on répond aux questions que l'on se pose, euh, voilà, les questions existentielles qu'on se pose euh, toujours. Donc, c'est donc, donc, donc, donc là, on dit « Alhamdulillah. Les... Donc, euh, là, euh, on, euh, je, je, je sais qu'il y a beaucoup de questions qui tarotent les esprits des gens, des écouteurs, qui, des auditeurs qui nous écoutent. Mm -hmm. euh, euh, on aimerait bien aussi savoir quelles sont, euh, quelles sont les particularités de l'islam, par exemple euh, en Europe, de façon spécifique en France, les particularités de l'islam euh, en France et tous les amalgames qu'on entend là-bas, euh, la, la, la, la méfiance qu'il y a tout cela. On voudrait en savoir un petit peu plus. Bon, pour, pour ce que je, pour ce que j'en sais moi et pour ce que pour les recherches que j'ai fait euh, par rapport à la religion et ce qu'on y trouve euh, de la foi en France, Europe. Euh, c'est euh, un islam, on va dire, un peu éteint on est un peu on est, on est un peu euh, mis de côté, mis euh, euh, euh, rabaissé on va dire, l'islam ne, ne vit pas, comme euh, j'ai souvent euh, pu répéter euh, en discutant euh, un peu avec euh, le saigne et mmh. on est éteint on est comme... l'islam ne respire pas On est est comme il comme, on, comme si on suffoquait on, on ne trouve pas son sa voix mmh. on ne trouve pas sa voix c'est mmh. ça c'est avec, avec X tout à fait tout ça. à fait sa mmh. voix avec X ouais. tout c'est tout à fait ça mmh. donc euh, euh, des choses comme euh, euh, comme comment je pourrais dire en fait euh, Euh, le, terrorisme. le terrorisme, on fait beaucoup d'amalgame, euh, tout ce qui est le fanatisme, le terrorisme, euh, euh, euh, l'islamisme. Euh, je ne sais pas si c'est un mot qui existe aujourd'hui, mais je l'ai découvert, euh, découvert. Je l'ai bon, découvert. ça a été. Euh, euh, je ne sais pas si on le trouve vraiment dans, dans le dictionnaire. D'ailleurs, j'ai je me suis J'avais vraiment posé la question, mmh. mais euh, c'est des mots qu'on entend aujourd'hui et qu'on qu prône euh, dans nos dans nos journaux euh, télévisés, mmh. hein, bah, là, fait, dans les médias. Euh, la promotion du du, bah, du, du, fanatisme, ah, du fanatisme, du terrorisme. Du terrorisme on, en, ouais. on, on, on sent la peur. On veut faire ressentir la peur de l'islam. Moi, c'est cette impression que je ressens. En, en France, on veut faire ressentir cette une peur au lieu de Alors que l'islam est un, est, est un cœur ouvert, est une lumière, est une un sincérité, un joyau, ouais. on ressent de la peur dans, dans tout ce qui est, est prôné dans, dans les journaux télévisés. Puisqu'on euh, on parle de guerre, c'est du terrorisme, des gens qui se, qui se font euh, euh, euh, exploser, du mal. Ouais, ouais, voilà, ils se font ouais, du mal. Des bon, attentats. Entre ouais, eux. Ouais, ouais. Je ne pense pas que dans l'islam, ce, ce, cela existe. Ce n'est pas... Musulmans. Effectivement. Ce n'est pas musulman C'est ça. Mm -hmm. Ah c'est fou donc euh, là, là si on comprend bien c'est que euh, l'islam a, a beaucoup de pas à faire là bas il y a beaucoup de de de, de de progrès à faire parce que il semble que euh, euh, là l'islam manque de de liberté en France pour les pour la pratique et pour euh, tout ce qui s'ensuit. Euh, donc c'est c'est c'est ça qui fait Euh, qui, qui fait amener, le qui amène l'autre le, le, question, c'est-à-dire quels sont les problèmes que peut rencontrer, que rencontrent exactement les musulmans euh, qui sont, qui sont euh, à, en France euh, en Europe euh, dans, le, dans leur foi et surtout dans leur pratique religieuse, exactement quels sont les problèmes que nos frères ont là-bas alors je, je vais en citer, je vais citer quelques points hein. Euh, je vais commencer par euh, l'antisé l'anti. l'athéisme l'athéisme l'athéisme ouais. euh, le le libertinage euh, euh, les, les, les... on rencontre euh, des, des, des, des, des problèmes de on va dire c'était des problèmes de fond puisqu'on est on n'est pas on est moi je suis français je suis de france mais étant musulman je me sens pas Euh, on va dire je vais utiliser un mot fort intégré je ne me sens pas intégré en tant que musulman c'est peut-être un mot fort mais il, il, il, il, il définit bien euh, le problème mmh. le problème aujourd'hui c'est que bon, ben, le musulman peut se peut être confronté à des, à des personnes qui, qui, qui l'insultent ou qui ou qui, euh, qui l'agressent ouais. oui on a, on a vu des sœurs chez nous se faire agresser Et euh, on ne le médiatise pas plus que ça. C'est parce que euh, les personnes musulmanes s'intéressent à leur foi et s'intéressent aux gens qui fréquentent, est au courant. Sinon, les médias taisent tout ça, les journaux ainsi que les radios, on ne parle pas de tous ces vrais problèmes aujourd'hui en France par rapport à notre religion qui est l'islam. Une autre chose aussi, chez nous, on n'entend pas, on n'entend pas l'annonce de la prière qui arrive. Lazen, On n'entend pas. Le nom de chez nous, c'est le nom de... Voilà. Mais... Euh, ici, par exemple, à, à, à Thias, hein, je cite un point de l'Afrique, il y a d'autres villes, on entend la zène. Euh, ouais. euh, Surtout le fragile, quand euh, tu entends toutes, euh, les, toutes les mosquées qui, qui, qui annoncent ah, l'heure de la prière euh, ouais. Ouais. et qui nous invitent à venir prier, et, bah, on ne l'entend pas chez nous. Donc on doit se rendre dans nos lieux de prière qui sont... Alors, je me suis prononcé fort en disant qu'on que, qu avait du mal à être intégré, mais on a quand même des mosquées, des lieux de prière mmh. qui nous sont attitrés pour qu'on puisse euh, exercer notre faire, faire notre, notre culte, faire notre culte. Mmh. mais euh, voilà, il faut se rendre dans, dans ces mosquées, il faut se rendre dans ces lieux de prière qui sont, euh, qui sont un peu clos pas clos euh, aux musulmans, mais clos Dans un recoin. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà. Les musulmans sont cloîtrés dans leur euh, dans le leur hasane, ils le font à l'intérieur. Voilà. On n'entend pas d'or. E voilà. Le hasane, ils font ce qu'ils font à l'intérieur seulement. Voilà. C'est ça. C'est ça qui même euh, qui amène l'autre question. Euh, que, euh, nous voudrions savoir euh, par rapport aux mosquées. aux organisations, aux associations euh, est-ce qu'il y a un dynamisme religieux là-bas, est-ce qu'il y a au moins des gens qui oui. essaient de, de, de faire quelque chose, oui. de faire bouger les choses est-ce qu'il est qu y a ça oui. pour que les musulmans puissent avoir leurs droits, parce que euh, vous vous êtes français, vous êtes vous êtes né français oui. vous avez les mêmes papiers que François Hollande tout donc tout vous, avez, vous, vous devez avoir euh, des vos droits, droits des droits comme tout, tout, tout bon français donc euh, est-ce qu'il y a euh, pouvez Vous nous parlez un peu des mosquées, des organisations, des associations, mm -hmm. des mouvements religieux là-bas. Est-ce qu'il y a quelque chose euh, qu'ils font pour euh, au moins faire bouger euh, les trucs, c'est ça Oui, on rencontre des associations. On rencontre beaucoup d'associations euh, musulmanes euh, en France euh, et dans le lieu où j'habite qui est euh, euh, Draveil, pour citer euh, le nom de la ville. C'est à Paris, oui. À Paris, dans la région parisienne. Mm -hmm. euh, On rencontre beaucoup d'associations, des gens qui se motivent, qui se motivent pour que l'islam soit entendu, pour que l'islam se développe, pour qu'il y ait plus de lieux de culte. Ouais. Parce que c'est un culte, l'islam, qui se développe. Et il ne s'éteint pas, il se développe. Des gens qui se reconvertissent, il y en a des milliers par jour, je dirais. Et euh, on parlera que d'une ville. Donc, officieusement... Et on va dire, il y en a des milliers, y a nombre, voilà. Mais officiellement, mais officiellement a fait... je pense que ce n'est pas chiffré. Euh, voilà, l'organisme le, le, le, du, euh, du, du CSA ne recense pas ce genre de, de, de, de, de, de choses, d'information. Donc voilà. Et euh, donc euh, voilà, nos lieux de, de, de culte qui sont euh, un peu euh, mis à l'écart. Mais les associations se battent. Les gens ont envie de, de Des fois, ils ont envie de, de, de, de spiritualité, ils ont envie de, de, de, que la foi soit, que l'islam soit connu dans le monde et non connu pour euh, en tant que, que méfait. Euh, je reviens un peu sur ce, ce dont on a parlé, le terrorisme, ouais. le fanatisme, fanatisme euh, voilà. ouais, tous ces noms, ismes qu'on entend et qu'on prône dans nos médias. Ouais. Euh, donc euh, voilà, c'est ce développement qu'on que, que, que, qu essaie de, de, de mettre en œuvre. Et euh, je pense que ma venue à Thiès a pour cause, justement, Euh, ce développement ce développement euh, les lieux les lieux et les et les et les, et les personnes euh, musulmanes euh, que je rencontre en france sont euh, sont, sont appauvris par les médias mais euh, euh, on, se, on, on, se, bat, on ouais. se bat on se bat ouais. ouais. on se bat avec nos moyens on se bat avec la loi du bord comme voilà les dons des euh, ouais. euh, ouais. euh, associations qui se mettent en œuvre euh, qui, qui, qui qui qui qui développent des, des euh, qui développent des, des euh, Des programmes, des, programmes, voilà, ouais, des, des programmes. programmes, des mosquées, parce que toutes les mosquées sont pleines. Exactement, on, on pleine mosquée. Mosquée. J'ai eu la chance de voir là-bas en France, à l'examen, une, une mosquée où il y a deux prières de vendredi. Il y a un imam qui vient, qui fait une prière, et la mosquée peut recevoir au moins 2000 personnes. Oui. Tout le monde sort, il y a un autre imam qui vient, qui fait une autre prière. tellement les mosquées sont pleines et ça c'est un plein centre de Paris. Oui, il est arrivé que même euh, les gens prient dehors. Dans, dans la mosquée rue. voilà. Dans dans les rues, donc, euh, ils permettent, ils permettent certaines choses quand même. Mais je pense que ils permettent toutes ces choses pour euh, en ralentir d'autres. C'est à prêter pour un rendu ou on négocie. C'est un jeu. Voilà, un jeu de cache-cache. Ouais, ce Merci, c'est fou. Donc euh, euh, euh, des problèmes de, de, de, de la réalité de l'islam là-bas, du développement de l'islam, des mosquées, des associations. Donc euh, là, on a, on sent un, un peu un, un vent d'espoir. De, de, C'est ça, qui, ça ah, oui. qui nous pousse à, à, à, à, à, à demander par rapport aux enjeux pour les familles, par rapport aux perspectives mm -hmm. pour les croyants mm -hmm. là-bas. Euh, euh, en quelque sorte, que, euh, comment voyez-vous la manière de l'islam? En France. L'avenir de l'islam pour moi, il y a l'avenir. Déjà, il faut dire qu'il y a un avenir. Et non se dire que qu'ils vont réussir à éteindre notre foi. Ça je ne peux je, je n'y crois pas. Mm. Ça, c'est quelque chose dont je ne crois pas. Mm. C'est quelque chose qui est en, en devenir, donc un avenir pour notre foi. Et ce qui m'amène à, à, à le dire, justement, c'est euh, les, les références. Dont, se doit, euh, dont, dont on doit s'inspirer. On doit s'inspirer de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Mohamed Rasoul. Pourquoi je le dis Parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, euh, certains musulmans euh, euh, sont musulmans, et, mais se vantent de l'être, ont une certaine fierté, mais je dirais que c'est une fierté pour, euh, pour battre l'autre, quoi. On... On se vante d'être de, de, musulman pour dire que l'autre ne l'est pas, euh, n'a pas la foi, ne... ne, ne, ne c'est de l'égoïsme. C'est l'égoïsme. C'est un manque Donc, de sincérité en réalité. Tout à fait. Donc, ce qu'il faut, c'est revenir à nos, à, nos, à nos vraies références. Notre prophète, sallallahu Alayhi wa sallam, il nous demande de, de, de se référer à, à, à, à lui, à ses compagnons, et à notre livre saint, qui est le Coran. Donc, Voilà. Voilà ce qu'il faut, ce qui, ce qui va faire que notre avenir euh, euh, soit radieux et, et, et que l'islam se développe, et tienne. Ouais. Et tienne ouais. et surtout, surtout ça, mm. c'est ça. Il faut que qu'on qu pense à ça, à ce que l'islam tienne, parce que comme vous l'avez dit tout tantôt, il y a beaucoup de gens qui rentrent dans l'islam. Oui, c'est des milliers de personnes, c'est des centaines de milliers de personnes qui qui se convertissent à, à l'islam. Mais il faut que euh, les musulmans aussi, je pense. Se, euh, mettre les conditions pour que tous ceux qui viennent à l'islam puissent trouver un, un, un, un plateau spirituel qui leur permette de pouvoir vivre leur foi comme il le faut. Ça, je pense que c'est une chose sur, la, sur laquelle euh, euh, les gens, les gens doivent, euh, doivent réfléchir encore pour pouvoir euh, euh, accueillir les gens qui se ruent vers la religion d'Allah parce que comme tu l'as dit le matérialisme l'athéisme euh, le médiastinage le matérialisme oui. ce sont des choses qui ont tellement nuit à l'homme blanc à, à, à l'européen à, à, à, à, à aux français Euh, qu'il y a beaucoup d'entre eux qui euh, essaient de trouver leur voie dans d'autres choses. Ils sont wow. dans d'autres religions, dans d'autres sensibilités religieuses mais la plupart ils vont embrasser l'islam. Donc il faut que les musulmans se réveillent pour permettre à euh, à ces gens qui viennent de, de, de, de, de trouver des bonnes conditions pour pouvoir pratiquer la religion comme ils le font. C'est ça qui, qui va nous euh, pousser à, à parler un petit peu de de l'image de, de l'islam parce que ça aussi c'est très important et l'image ça compte beaucoup pour l'homme européen oui oui c'est fou nous, nous voudrions entendre un peu par rapport à l'image de l'islam parce que vous l'avez brossé un petit peu tout à l'heure mais l'islam l'islam souffre parce que il y a une diabolisation de l'islam ah, il y a vrai. une une sorte de guerre médiatique contre l'islam mm -hmm. donc Parlez-nous un peu de l'image positive que l'islam doit avoir en Europe. Bon, Ce dont, dont euh, moi, en tant que reconverti, c'est... Euh, en fait, il faut que l'islam, il retrouve son... il retrouve son, son, son blason. Je parle de l'Europe, je parle toujours de la France. Parce qu'en fait, euh, notre islam, il est, il est, on se trouve un peu comme des morts vivants. C'est des gens qui sont musulmans et musulmanes. Mais qui, euh, qui fument, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui boivent de l'alcool, qui sortent en boîte, qui euh, voilà, qu ont un comportement vraiment... Ils ne sont pas compatibles avec euh, les enseignements du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de l'islam. Incompatibles avec notre foi. C'est ça. Donc, il faut vraiment, comme il a dit, Seigneur mort, comme il a dit, il faut se reprendre, il faut se motiver, Alors, sais, il faut ça. se réveiller. Wake up, comme ils disent certains. Hein? Hein? Il faut se réveiller, être debout et être fier de notre. de notre de notre religion. culte, ouais. de notre religion. Wa sallam, il faut être fier de ça. On pas, euh, ce n'est pas un culte euh, euh, euh, de, de. On ne on, on, on pratique pas l'islam pour se dire qu'on qu qu fait quelque chose. ou qu'on est religieux, ou que, euh, voilà, quoi, je suis comme l'autre, je suis comme l'autre, je, je fais comme l'autre, je le suis, quoi. Hein? On fait du suivisme, quoi, euh, comme ça, sans penser, sans réfléchir. Euh, L'islam est une religion réfléchie, avec de la réflexion. Hein? On nous demande d'apprendre notre religion et de chercher à la comprendre, et d'avancer, et d'avancer. Et de lutter contre l'obscurantisme. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ouais. Parce qu'on nous diabolise énormément. On diabolise l'islam parce que parce que c'est l'islam. Et qu'on sent que la force est là. Ouais. Tout à fait. Ouais. Ah. Ouais. <rire> Elle est là. Oh ouais. Justement. Justement. C'est bien, c'est nous, nous vous remercions. Nous, nous sommes vraiment contents. C'est un plaisir. De, de, de, de partager avec toi, toi aussi, de partager avec les frères musulmans, ça toi, ça plaisir. par rapport à... Euh, Par rapport à, à l'islam, tout cela. Donc, je voudrais aussi que tu me parles un petit peu euh, de, de notre bien-aimé prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'en principe, c'est lui qui, c'est uh, grâce à lui, c'est pour lui que tu as quitté ta France natale pour venir. Uh, ici au Sénégal pour passer le Maudit mais mm. aussi passer quelques temps pour euh, bien t'imbiber pour bien t'imprégner Inch'Allah de la lumière du prophète sallallahu donc parle nous un peu du prophète sallallahu parce que en, en réalité on peut parler de tout dans ce mois mais ce qui est plus plausible c'est euh, de, de, de parler du prophète sallallahu alayhi donc parlez nous un peu du prophète sallallahu euh, alayhi et euh, ton amour pour lui, euh, tout ce que tu as pu euh, ressentir pour lui, vivre euh, pour lui, avec lui, Inch'Allah, pour qu'on puisse euh, parler un peu du, du maoulid ici et les raisons qui t'ont poussé à venir. Et Inch'Allah, on va aller au message parce qu'il nous reste quelques minutes là. D'accord. Euh... Avant l'ouverture des, des, des, des, des, du, du téléphone, Inch'Allah. Inch'Allah. Euh, bon, ce que je peux dire, je vais commencer par ma foi, comment elle m'est venue. Elle m'est venue parce qu'en fait, euh, euh, beaucoup de quêtes, beaucoup de recherches, euh, donc j'ai embrassé l'islam, euh, euh, pas par curiosité, mais par, euh, par euh, comment dire, trouver le mot juste euh, conviction et, et, et, et, et sincérité et, et ouais. adoration pour, pour, pour ce culte. Euh, notre prophète, Salam alayhi wa sallam, Rasoul, était quelqu'un avec des qualités énormes. Enfin, énormes énorme. Qu'on qu nous retrouve en euh, très peu de monde aujourd'hui. On retrouve euh, des qualités dans beaucoup de nos, de nos hommes euh, euh, saints. Mm -hmm. Mais c'était un homme euh, vraiment... Thank <laughs> you. Très, très très très exceptionnel exceptionnel on j'ai du mal à définir même et à dire qui il était puisque euh, mon cœur, c'est mon cœur qui, qui ressent c'est ce, ce n'est pas ma table qui réfléchit ou euh, ma bouche qui veut dire c'est mon cœur qui ressent euh, euh, ce qui ce ouais. qu'il a été ce qu'il a été et, et, et ce qu'il a laissé c'est qu'il a laissé à, à, à, à l'humanité il a laissé euh, euh, il a laissé l'islam il a laissé euh, il a laissé des, des, des Des, des, des, des, des, euh, des, des énormément énormément énormément de valeurs oui. énorme, les, les, les vraies valeurs surtout, Parce que souvent quand on discutait tu me disais il euh, y a beaucoup de gens qui croient qu'ils ont la liberté or ouais. ou ils ont une fausse liberté. Tout à fait. Ils cherchent la paix, mais ils ont une fausse paix. Ils n'ont pas la paix. Le bonheur, ils ont un faux bonheur parce que c'est le bonheur qui sont limités dans le temps. Voilà. Et tu vas tu, tu me disais souvent que la vraie liberté, liberté, c'est dans l'islam. C'est dans l'islam. C'est Oui, c'est ça. Voilà. C'est dans l'islam que je l'ai trouvé. Oui. Euh, euh, Aujourd'hui, je me sens je non je ne me sens pas libre, mais je me sens euh, vivant. Allah, Allah, Je me sens vivant. Allah, voilà. Allah, Parce qu'en fait, euh, euh, comme le vient de le dire mort euh, souvent en discutant, on est venu sur ces points euh, parler de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et, et, et, et, et, et, et en fait, euh, le fait de, de, de, de pratiquer, le fait de connaître notre religion et de suivre euh, les traces de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qui m'a emmené aujourd'hui à, à, à thiès <rire> voilà, euh, euh, c'est ce qui m'a emmené à Tiens et, et, et, et, et, euh, et cet amour que j'ai moi pour pour euh, notre prophète, il est euh, il n'est pas définissable, il n'est pas limité. On peut pas avoir de limite pour euh, pour euh, et, et pour euh, pour notre pro on peut pas être limité pour pour euh, notre prophète, pour, pour notre là, prophète car il nous a laissé Il nous a tout laissé. ça. Il nous a tout laissé. Mm -hmm. Il nous a. Il nous a. Il a. Il a. Il a. Il a baigné ce monde de lumière. et Allah, Allah, et Allah, et, Allah, et, Allah, et, Allah. et on doit on doit on doit se on doit se Motiver, encore une fois, on doit se, Alors, se, on doit là, se faire la ceinture. Ce, pour, pour préserver ce... On doit être courageux. On doit être courageux. Parce qu'il ne suffit pas de, de, de... Comme on dit, comme j'ai souvent entendu, il ne suffit pas de se reconvertir. Right. Et puis de prier. Il faut faire d'énormes efforts dans le comportement. Il avait aussi un comportement exceptionnel. Wa une beauté exceptionnelle. Wa Donc... Euh, voilà, voilà les exemples qu'on doit suivre pour euh, notre religion, voilà les exemples qu'on doit donner pour que le monde sache que l'islam est une religion de foi, une religion de paix, de lumière et de sincérité pour tout le monde, pour l'humanité, l'univers entier. Il n'est pas limité, notre prophète ne s'est pas limité à euh, un endroit dans notre, sur notre terre, il s'est penché euh, euh, sur les problèmes de l'humanité. C'est ça. Ce n'est ni, ni le prophète des Arabes ni le prophète des Noirs. Il appartient à l'humanité de, de goûter l'islam et de, de suivre notre prophète et d'être heureux, de trouver le bonheur là où ils ne le, le trouveront peut-être jamais. MashaAllah, c'est le lieu de, de, de te donner l'occasion de parler. Au monde. Au monde tout à fait tout à fait parle au monde c'est là euh... on vous écoute bismillah donc euh, euh, moi ce que j'aurais à dire aujourd'hui à, à, à, à mes frères à mes frères entiers à mes frères euh, euh, du monde entier c'est que en fait mes frères soyez courageux chercher chercher à, à, à Cherchez dans votre cœur. Il ne faut pas chercher que dans les livres ou euh, dans des documentaires. Il faut chercher notre religion, sa religion, dans le cœur, dans la sincérité. Être, euh, être, il faut surtout être courageux et, et, et, et, et, et tenace. Et il ne faut pas se, se contenter de, de, de, de peu. Parce que l'islam c'est tout. Notre religion elle est entière, elle n'est pas limitée dans le temps ni dans ni dans l'espace. Donc il faut il faut vraiment il faut vraiment il faut vraiment s'accrocher et être euh, euh, exemplaire pour notre religion, pour les personnes qu'on côtoie, pour nos familles, pour euh, pour euh, l'avenir de l'islam. Pour pour, pour pour tout, pour tout ce qu'on peut y trouver dans notre religion. Et on y trouve tout, on y trouve toutes les réponses. En sachant, on y trouve toutes les réponses. Donc, mes frères, soyez, soyez bons envers vos familles, envers vous même envers euh, nos référents, nos, nos pères qui se sont battus. Ils se sont battus pour un islam sincère, lumineux, courageux, vrai, et, et, et, et, et un islam d'avenir, un islam euh, euh, euh, ouvert. Ouvert, ça. ouvert, parce que l'islam est ouvert, l'islam n'est pas fermé. Euh, je sais que pour certaines religions, on ne se reconvertit pas, hein mais pour cette religion, tout le monde est accepté. Toutes les couleurs, toutes les races, tout, toutes les cultures, toutes les cultures du, du jeune, du jeune au plus vieux, de la petite fille à la femme, de l'handicapé à, à à la personne, à la personne bien portante, oui, oui. du pauvre au riche, du pauvre au riche. Voilà, c'est Voilà ce que j'ai à dire au monde qu'il faut s'ouvrir. S'ouvrir et, et, et avoir du courage. Et avoir du courage. Si vous si vous doutez aussi, le courage d'aller voir. D'aller voir et de et de et de chercher. De chercher. De chercher sincèrement. Pas pour euh, pas une quête. Ce n'est pas une quête de, de, de, de richesse euh, euh, matérielle. C'est une quête de spiritualité. Donc il faut savoir qu'on ne va pas y gagner. Euh, de l'argent ou euh, être euh, reconnu par euh, par euh, par les stars euh, ou autres on va être euh, on va être on va être on va être reconnu par Allah Subhanahu wa ta'ala et on sera insha'Allah pour ceux qui le souhaitent puisque Allah il, il nous il est il est il est le tout miséricordieux le miséricordieux il est le tout omniscient, l'omnipotent. Donc, il n'a pas de limite. Donc, il est ouvert à tout le monde et vraiment à tout, à tout et à tout. Donc... Euh Euh, j'espère qu'un jour, euh, euh, euh, les Antilles, euh, beaucoup d'Antillais se, se, se reconvertissent aussi aujourd'hui, mais euh, pas seulement des Antillais, mais euh, ah. euh, j'espère qu'il y aura d'autres peuples qui, qui, qui vont goûter, vont goûter la foi et ne plus jamais vouloir la quitter. C'est ça. Inshallah. Je crois que le message est entendu. et que Allah subhanahu wa va déverser sa baraka sa lumière mm -hmm. sur ces paroles là Amin. qui inshallah on l'espère bien va briser des cœurs va rentrer dans des cœurs dans des esprits pour que ces cœurs là puissent amener les ces corps leurs corps mm -hmm. à venir boire dans la, dans la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alayhi wa sallam. Nous, nous remercions Allah le tout puissant Et nous demandons à Allah aussi de te guider, de te donner encore la guidance, Inch'Allah. de t'assister, d'assister aussi ta, ta femme qui nous suit à travers Internet, Inch'Allah. C'est euh, l'occasion aussi peut-être de lui parler en une minute avant que, Inch'Allah, on ouvre le téléphone. Voilà. Euh, C'est sûr qu'elle t'entend. Incha'Allah, parle-lui. Euh, Dis-lui aussi tout, tout ce que. C'est ça, parle-lui. <rire> Euh, je suis très timide même si je suis à la radio hein, et euh, donc euh, ben, je la remercie beaucoup car elle est euh, pour moi euh, mon paradis sur Terre et j'espère que euh, euh, nous finirons vraiment... par euh, par être réunis à nouveau et pour euh, l'éternité incha allah incha allah amin amin incha allah amin. Ouais, Aisha c'est sa femme elle est convertie et elle aussi elle pratique elle est vraiment vraiment très généreuse incha allah du cœur elle aime Allah subhanahu wa ta'ala elle aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam chaque jour le cours est, trans, est trans, euh, euh, oui. transmis incha allah en euh, le suit directement sur internet Euh, dans notre page Facebook Inch'Allah Mais euh, elle suit Même s'il comprend pas ce qu'on dit Son cœur écoute Son esprit écoute Parce que son corps et son esprit Ils aiment le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Aïcha, uh, merci beaucoup On est là mais on est aussi là pour pour toi aussi Inch'Allah On pense à toi On prie pour toi Tout ce qu'on a ici comme lumière Comme comme puissance spirituelle Comme... Puis Faveur divine, incha'Allah, on demande à Allah wa de te donner ta part aussi, incha'Allah. Vous aussi, vous, on, on vous aime beaucoup, incha'Allah. Donc, euh, on ne va pas tarder, incha'Allah, à ouvrir le téléphone, incha'Allah. Euh, nos frères euh, auditeurs, nos frères musulmans, nos frères euh, uh, tchessois, sénégalais, euh, qui sont dans, euh, ici au, au Sénégal et dans la sous-région, peuvent, incha'Allah, rentrer en contact avec nous pour discuter, parler, poser des questions, donner des conseils à notre frère, euh, euh, incha'Allah, qui est là. Vous pouvez appeler euh, au 951 44 42 951 47 68 Inch'Allah Vous pouvez joindre sur les 20 pièces Inch'Allah Nous allions aussi Notre Père Djao Qui ne cesse Qui n'a jamais cessé de l'appeler que chaque, que chaque fois qu'on que, qu est invité ici nous, nous, nous saluons aussi Tous tout, tout les gens qui aiment le Professeur Qui chaque fois qu'ils entendent une, une causerie Une discussion sur le Professeur Sallallahu Ils ont leur radio scotché à leurs oreilles Pour écouter En euh, espérant entendre une voix en espérant entendre une parole qui va Euh, encore ajouter de l'amour dans leur cœur, de, de la conviction dans leur cœur, de, de la certitude dans leur dans leur cœur, euh, d'une affection dans leur cœur par rapport au prophète, celui de Mouhammed qui est l'objet de notre présence ici et qui est l'objet de toutes ces euh, organisations depuis euh, le premier jour du mois de Rabiaul Awwal qui est son mois, le douzième jour Inch'Allah, c'est le jour J, tout le monde Inch'Allah va sentir et même maintenant tous ceux qui savent, tous ceux qui ont le cœur ouvert, le cœur euh, plein de lumière dans Allah, sentent qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde cette chose là il ne faut pas chercher de midi à 14h cette chose c'est la naissance du plus noble de l'existence je vous nommer le prophète nomes, Muhammad, alayhi, il semble qu'il y a un auditeur qui est en ligne euh... bismillah. bismillah bismillah bismillah on vous écoute alaykum. wa alaykum. ah là mais n'ogai aujourd'hui tu, tu dois parler ça, en français ça, ça, ça. Allô. Oui Alhamdulillah Alhamdulillah là Merci beaucoup merci beaucoup On est très content Alhamdulillah الله أكبر الحمد لله الحمد لله ما شاء الله الحمد لله من الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين ما شاء الله الحمد لله سيفو وي Allah naturel. C'est Merci. Merci. Merci. C'est Naturel. C'est ouais. ouais. ouais. Merci. Merci. Eh que pour euh, son son on a des gens à la grande famille du prophète sallalahu alayhi wa sallam Allô, ala Il Semble qu'il y a un autre auditeur qui qui, qui rentre Et Bismillah. Allo salam aleykoum. Wa aleykoum salam wa rahmatoullah. Euh ah, cher Naam Sidi Comment vous allez Alhamdulillah. Ça va Alhamdulillah, C'est juste un parent qui qui voulait faire quelques témoignages. 10 là, voilà. Par rapport à votre intervention, je vous, dis, vous avez conclu par parler de texte. De Ne pas. J'ai dit tout à l'heure dans votre intervention, vous avez parlé de texte. Oui. Ne pas tout simplement s'appesantir sur les textes, mais plutôt essayer d'aller dans le fond. Oui. oui. Donc j'aimerais juste apporter une contribution. Oui. Et vous dire maintenant que par rapport à ces textes même, mm -hmm. même si beaucoup d'entre nous l'ignorent, le 15 janvier 1858, mm -hmm. Je dit bien le 15 janvier 1858, oui. Victor Hugo a eu à écrire un poème sur le prophète Mohamed. Oui. Donc dans nos jours, nous connaissons juste euh, le poème de la hmm. Mais c'est si encore, vous confirmer aussi que même les plus érudits, les plus grands poètes de l'histoire du hmm. monde ont eu à parler du prophète Mohamed. Donc là, par exemple, je peux, vous... je peux tout simplement vous dire quelques vers de ce poème. <rire> Bismillah, -ce avez, avec plaisir. <rire> Il nous parle, parle, parle, parle tout simplement des derniers instants du prophète Mohammed. Il dit carrément Voilà, vous tous, je suis un mot dans la bouche d'Allah. Je suis cendre comme homme et feu comme prophète. Oh. J'ai complété ça, la lumière imparfaite. Allah. Je suis la force enfant. Mm -hmm. Et je suis maintenant précurseur. Il dit Jésus fuit maintenant la douceur. Le soleil a toujours l'aube pour précurseur. Mmh. Jésus m'a précédé, mais il n'est pas la cause. Il est né d'une vierge aspirant une rose. Moi, comme être vivant, retenez bien ceci. Je ne suis que mot par les vices noircis. Donc, etc. Donc, c'est juste vous dire que, quelle que soit la situation, quelle que soit la grandeur et la nature même d'une religion, c'est la base qui importe. Mmh. Et par là aussi, on va y ajouter tout simplement qu'il y aura maintenant transposition, il y aura transfiguration, mais aussi il y aura débutement de terrain. Mm -hmm. Et notre aspiration ici, ce n'est que Cheikh Ahmed Tijan Cherif, ce n'est tout, tout simplement que oui. Mambaro, ce n'est tout simplement que Cheikh Mohamed al Mounir et Cheikh Ahmed Mohamed que? C'est nos référents, ce sont aussi nos références. Eux aussi, ils ont assuré à vivre et à s'appuyer sur les pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que ça soit maintenant en Asie, aux états unis au Canada, en France ou tout simplement en Somalie, seule la foi importe. On nous a parlé par exemple de la mobilité et de la complexité du moi, c'est-à-dire de la personne humaine. Mm -hmm. et la religion et les fondements de la religion musulmane ne pergiversent pas mm -hmm. et ne se muteront jamais en autre chose mm -hmm. il y aura bien entendu des dessins le sommet -hmm. sera plus ou moins chaotique et encore chaotique ah oui. mais l'essentiel pour objet et pour objectif nous tenons tout simplement que la alayhi wa sallam. et aussi c'est un grand moment pour nous de revivifier et tout simplement de communier avec notre Cher Marabou qui est à côté de vous, en tant que tarif, aussi nous le remercions vivement de, de, de, de, de l'ensemble des éléments qu'il a mis tout simplement pour éveiller et amener l'islam plus haut et par l'entremise aussi de la Tarek Tijani, mais aussi par le biais tout simplement de Wakar Mohamed Al-Mdjigan. Nous vous remercions, Mohamed. C'est bon, vous. Merci beaucoup. Est-ce qu'on est qu peut, peut, peut, peut, peut savoir le nom, s'il vous plaît, cher frère mm -hmm. On peut, on peut savoir le nom, s'il vous plaît. C'est Pap Modici. Je ah. suis actuellement, ah. ah, je suis dans le bourde. Ah okay. oui. D'accord. Ah d'accord, c'est oui, Papa Modici oui. de Tariqa, oui oui. oui, oui, je suis de Tariqa, Oui. Ah, masha'allah. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Masha'allah. Nous sommes très heureux. Insha'allah. Insha'allah. La Nous venons de recevoir l'appel d'un frère qui a fait vraiment une intervention. Euh, vraiment impeccable C'est aussi une, une autre preuve mm -hmm. Tout Parce que c'est un professeur oui. Mais là on sent bien qu'il est bien imprégné De la lumière professe, sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallam. Alayhi Donc nous remercions Inch'Allah On va pouvoir lui-même L'inviter Inch'Allah pour ensemble On puisse faire un, un petit débat Inch'Allah ensemble incha Pour qu'on puisse encore euh, uh, Inch'Allah discuter Euh, Inch'Allah. Il semble qu'il y a un autre qui est en ligne. Bismillah. Bismillah. Assalamu alaykoum. Assalamu alaykoum. Nous vous saluons de votre prestation. S'il vous plaît, on, on voudrait que vous vous un peu plus fort parce qu'on va ah, mal. Oui. l'on D'accord, merci. Nous vous saluons de votre prestation. Ah, sous ah, Je m'appelle Babakar Ngeguyen. Oui. Ah oui, j'étais à Dakar et j'ai bien entendu. vraiment nous sommes très heureux de votre Merci. prestation. Merci beaucoup. Sur le prophète Mohammed et, et nous remercions votre invité qui est à votre côté. Oui. Mm -hmm. Sifoulahi. Merci beaucoup. Qui venait de France, vraiment. Euh, nous vous remercions. Nous l imper l imper. Que, vous dire que le prophète. Mm -hmm. C'est universel. Allô? Oui. Est-ce que vous m'entendez très, très bien On vous entend ah, très bien. bien. Le professeur Mohamed, comme oui, oui, oui. le philosophe, oui. euh, disait, le philosophe allemand Goethe, qui, qui avait écrit dans ce livre, dans les témoignages impartiaux sur le professeur Mohamed, oui. euh, disait que j'ai cherché dans l'histoire un modèle parfait, Mm -hmm. Et je l'ai trouvé dans le monde arabe qui s'appelle Mohamed Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Ah, vraiment, euh, comme, comme les savants, mm -hmm. comme les chercheurs, mm -hmm. les scientifiques, parlaient avant et après. Et durant l'éternité, ce se sera la même chose. Mm -hmm. Vous de d'autres contribution vraiment. Mm -hmm. vous, voulez, vous éclaircisez d'une manière extraordinaire. Vraiment. Alhamdulillah. Ah oui. nous vous remercions tout simplement bismillah. Bismillah. vraiment bismillah. on est content c'est pour cela on est appelé vraiment merci euh, merci beaucoup merci beaucoup. merci Ciao. merci merci c'est gentil merci euh, lui aussi on est honoré de son appel inshallah il y un autre frère qui est en ligne inshallah vient une sœur bismillah alors bonjour bonjour, bonjour. Euh, C'est le C'est un c'est ah, ah, oui, oui, oui. Je le là Le passé. Moi, je suis très content Vraiment votre l'éducation D'accord Mais je voulais vous poser deux questions brèves Une question ça, wow. Très bien. Moi, je, il y a 20 ans, il s'est converti à la religion musulmane Qu'est-ce qu'il y a Ressentie, d'extraordinaire Le coup de en arabe pas discuter. Même si on lit ça en français, le coup de bote. Oui. C'est ça. la question, c'est que je vous prie. Quelle est cette après vous êtes converti à la douleur Mais rien ça. part, le coup de bote. Est-ce qu'il n'a pas de problème D'accord. D'accord. Il va tout merci Merci beaucoup. Merci. Merci. Il a demandé... Le, le, le moment où tu rentrais dans l'islam, qu'est-ce que vous avez ressenti Il veut partager ça avec, avec eux. Euh, il veut que tu partages avec eux ce que tu as ressenti au moment où tu rentrais dans l'islam. La deuxième question qu'il a posée, il demande, comme les khutbahs sont faits souvent en arabe, en arabe. Ouais. Hein, ouais. Euh, euh, comment vous, vous, vous vivez les khutbahs, comment vous écoutez les routes et tout cela il veut